Tu as déjà trop souvent hésité je t'ai dit que tu pouvais partir que ça ne m'empêcherait pas de dormir mais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 Partirais. Mais une petite larme m'a trahi en me rendant ridicule à tes yeux, je croyais pourtant bien jour. Sans froid Quand tu m'as dit adieu ne m'en veux pas J'ai crié va Et que le diable t'emporte Mais si tôt que j'étais vu passer la porte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 for tea tonight. Mm -hmm. mm -hmm.